São seis horas em Portugal Continental e na Madeira, c i nos c n o Açores. On the Rocks, c'est une émission a m a n t pour le peuple. On the Rocks, même à l o n v e r s on the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk. ワイドショー、デュプリッツの92、12、12、12、w w 1 1 r o c k n e t ウェイ ロケンロ。<laughs> Bonsoir, bonsoir, c'est Manu dans The Rose. Oui, je sais, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait d'émission. Je m'en excuse, mais ce soir, je reviens. Et je reviens pour me faire pardonner, non pas tout seul, mais avec le grand Sylvain Trémo des s o c o y f e v e r Bonsoir, monsieur. Salut, Manu. Ça me fait plaisir de te revoir ici même. m a i plaisir partagé.、Oui. Voilà, pour nos fameuses petites battles qui me, qui me tiennent bien chaud au cœur depuis quelques années. Le thème, c'est un peu toi qui l'as choisi. C'est un peu moi, oui. C'est un peu toi.、Euh, oui, J'ai、ouais, suggéré peu,、ouais. ce thème. Dès que c'est un, un peu malsain, c'est toi. C'est pas malsain du tout. On en parle, et, et donc、euh, et, bah, je te laisse annoncer le thème de la battle de ce soir. Eh bien, on,、euh, on pourrait trouver plusieurs formules, on, on est parti sur anti-sex e s、voilà. y m b o l e ça pourrait être、euh, on n'a pas toujours le physique de sa voix, ou des fois oui, mais c'est pas super, ou alors on va pas tout miser sur le physique. Voilà.、Hein、mais t'es sûr que tu veux ta photo sur la pochette de l'album、enfin, <rire> Oui,、ouais. ou peut-être l'autre profil alors. <rire> et Dodo, c'est bien aussi.、Ouais. Voilà, donc c'est le thème ce soir avec、euh, des gens qui.、Euh, voilà, tout n'est pas dans le physique. Non, la beauté cachée se voit sans délai, délai, chantait Serge Gainsbourg.、Euh, c'est bon, bon de pouvoir le. Le voir ce soir. Le pratiquer ce soir. On va commencer par le coup de cœur qui n'a rien à voir puisque le gars qui va chanter maintenant, c'est plutôt un beau gosse à lunettes, hein, u je parle, je parle pas de toi, Sylvain, u、euh, n gars qui、euh, revisite un peu、euh, du rock'n'roll, je parle pas de toi, s y l v a u h voilà, qui ça fait coin... beaucoup d'indices <rire> concordants quand même, l n <rire> Voilà,、euh, qui a joué il y a pas longtemps à Tours. Ah, non, c'était pas moi. Ah, c é t t pas toi.、Euh, voilà. Il a eu, il a, il a, eu un gros gros tube qui est l'arbre qui a caché la forêt il y a quelques années. Ce tube s'appelait Catchy. Et,、euh, bah, il livre des albums vraiment très sympathiques、euh, où il lorgne allègrement vers le rock des années 50 et des années 60. Mais il le fait vraiment avec beaucoup, beaucoup de classe. Il s'appelle Nick Waterhouse. Il vient de sortir son troisième single qui est annonciateur d'un album qui va pas tarder à arriver. Et je me suis dit que ça, ça pouvait peut-être te plaire, mon petit Sylvain. Euh, okay. donc, bah, tu vas me dire ça.、Euh, ça s'appelle Late in the Garden. Donc, c'est le coup de cœur ce soir. Après, un petit groupe qui monte. Et puis,、euh, nous plongerons la tête, la première, dans cette battle de freaks. C'est parti. Et c'est maintenant. C'est dans The Rocks,、euh, sur le 96.2 Radio Arc-en-Ciel, en rediffusion sur Zef, a b l o i s etc. Vous savez tout ça sur le site ontherox.net. Et il paraît que le podcast fonctionne à nouveau. Merci à mon webmaster. C'est parti. Et donc, Nick Waterhouse, c'est une nouveauté. C'est dans The Rocks. <musique> and w e r e Du bien, il paraît que ça cartonne au Mexique. On le dit, on le dit, on le dit. Enfin, l'album est enfin sorti, messieurs dames. depuis le temps qu'on en parlait, voilà. Donc, je te laisse désannoncer le morceau qu'on vient d'entendre. Des annoncés, mais je crois que c'est une chanson de s u k h o y Fever. Oui, on me semble. Oui, je r e je reconnais cette chanson. C'est ça, donc sur notre dernier album, sorti il y a une quinzaine de jours maintenant, officiellement, après quelques singles annonciateurs. Euh, euh, voilà, doté de clips, de clips vidéo même. Nous avons fait des clips. Ne serait-ce pas votre meilleur album Si, ah ouais. On est, on est, on est un peu d'accord là. Indéniablement, bien sûr.、Ah, là, très très très grand album des Socky Fever. Il était dans mon best-of de l'année. Alors、ouais. qu'il n'était pas sorti. Il n'était même pas sorti. C'est ce qui est -ce que, que quand même bizarre. Pas mal.、Ouais. Voilà, donc c'était y o u r So Time. C'est、oh. figou de musique ça. ça, ça, ça, ça Celle-là.、Ouais. Celle ah oui.、Ouais. Avec les doux wap wap wap et tout ça.、Ouais. Bien. Et un, petit, un petit clin d'œil aux au Beatles. Oui. c'est Là-dessus. Sur les. Oui, c'est vrai. Qui étaient eux-mêmes un clin d'œil à Little Richard. Oui, tout à fait.、Oui. Voilà. Donc,、euh, des petits concerts à venir. J'ai vu que vous jouiez、ouais. au Château d'Eau à Blois avec Glise. e J'ai vu ça. Et tu n'étais pas au courant que... Si, si, si,、ah, quand, quand même.、Euh, quand tu y même... seras quand même Oui, j'y serai. Sinon, serai. je f a i s la guitare. Mais... o、ouais. ouais. a i s On m'a même dit que tu étais、euh, pas totalement étranger à. à notre programmation là-bas, indirectement, mais t o n e n t r e mise a été bénéfique. D'accord,、ouais. voilà, je suis en train de, de, le... de vous boucler quelques dates bah, à Mexico. Bah, ouais. <coughs> ouais. Le 9 juin à Blois, et puis là,、euh, bah, la semaine prochaine, ou、euh, le week-end, le 25 mars, à Saint-Lié-la-Forêt.、Euh, un... C'est un festival de théâtre. D'accord. Donc, rien à voir. Donc, rien à voir. Et,、euh, l'organisation a voulu、euh, qu'il y ait un concert de rock、euh, le samedi soir.、Euh, donc, on y sera pour jouer du rock. Donc, vous avez, alors, je vous donne une mission, c'est qu'entre、oui. les morceaux, parce que vous parlez de temps en temps, enfin, surtout Sam,、oui. euh, il devra parler en alexandrin. En alexandrin. Il démerde. Voilà. Avec、euh, quelques petits effets de scène.、Euh, o、okay, k、okay. Voilà. Sinon, c'est qu'un dégonflé. Tu lui diras de ma part. d'accord. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment cet album des Sock of Fever, mais en même temps, je vous le conseille depuis des mois et des mois. Donc,、ah, euh, je conseille. Et là, ça est, on peut le o r Alors, il faut, il alors où est-ce qu'on peut se le procurer? C'est ça, le truc?、Euh, alors, on, à part a chez des, toi. on a des CD, on a des vinyle s qu'on va vendre à la fin des concerts. Puis, si les gens nous contactent par Facebook, il y a toujours moyen de, que ça arrive à eux. il Faut qu'on v o i t pour en laisser quelques-uns à Roger, quand même, à Planète Claire. Et puis,、euh, comme nous vivons、euh, au XXIe siècle, il y a aussi Internet, donc ça,、oui. euh, ça peut s'écouter sur les, les grandes plateformes. Euh, euh, voilà, donc il faut, faut y aller, il faut mettre des likes, il faut partager, fond. il faut、euh, en parler、euh, à ses amis, il faut que les amis écoutent.、Euh, Il faut regarder les vidéos sur YouTube. Voilà, les clips sont pas mal. Je suis assez content des clips.、Oh, bon, bon. Allez-y, allez allez-y.、Euh, via mes petits,、euh, mes petits réseaux,、eh、ben, je, je vais promouvoir tout ça.、Oh, euh, mais ce soir, on n'est pas là pour parler、non. de ces fantastiques albums qui s'appellent New Phase. On ne l'a pas dit. New Phase, oui.、Euh, et on est là pour une battle. Et le thème, c'est anti-sex symboles. a n t i s x y m b o l Donc c'est toi、ouais. qui fais le premier morceau. Je ne sais pas sur quoi je vais cliquer. C'est toi qui vas、euh... me le dire attention, c'est la roulette. Eh bien...、Euh... Eh e b Nous n avons commencé avec un, un grand guitar hero des années 60. C'est、ah, pas, pas ce pas, qui manquait dans les années donc 60. C'est pas le p a l Donc c'est Johnny Winter. Ah oui. Johnny Winter. Alors il y avait le choix hein, dans les guitar heroes des années 60,、euh, dans les beaux gosses sexy,、euh, sex s y m b o l e t tout ce qu'on veut. Ah oui, on avait p a l a n q u e Jimmy h e n d r i x qui était un peu la, la quintessence du, du guitariste.、Euh, Jimmy Page, c'était pas、euh, un trumeau non plus. Ouais, ouais,、ouais. Félin.、Euh, Voilà, Charismatique. voilà,、euh, Bon,、euh, Johnny Winter,、euh, c'est pas le côté félin qui, qui saute aux yeux, ce serait plutôt le côté、euh, lapin albinos, quoi. Le pauvre <rire> vieux. Alors, on n'est pas là. Attends, je pourrais. Alors, même, oui, précisons. On n'est pas là. J'ai l'air du délit de sale gueule. C'est p a le propos. C'est pas, pas le propos. Normalement,、voilà. le propos. on n'attaque pas les vêtements, la famille et le physique. Non. Mais là, forcément, on va, pas une on e a on, va on va, on va, on va justement de dire que la musique、wow. a magnifié certains、ouais. artistes qui n'avaient pas la même plastique que d'autres qui facilitaient la tâche. Voilà, voilà, c'est ça, tout à fait. On est, on est bien d'accord sur faut le faut truc. On va pas dire, dire lui, non, non. il est moche. Non, c'est、bon, pas Bon, il y en a, il y en a qui sont moches. <rire> m a、bon, on ne p e t pas se moquer、euh, des, des, des. Et d'ailleurs, ce n'est pas, pas pour ça que ça n'a rien à voir avec le fait que tu as mis des photos avec. Non, pas du tout. C'est un hasard. Dire, c e m p o r t é par ton élan, tu as mis des photos. Voilà, Je te laisse parler de Johnny Winter pendant que je le regarde. Voilà, Johnny Winter,、euh, Winter c'est-à-dire qu'il、euh, voilà, avait、euh, ce physique particulier de Texan albinos. Euh, il avait、euh, des cheveux tout raides, tout f i l a s s e qui prenaient plutôt bien la lumière des spots. Ah là là. là il, sur cette photo, il est avec son frère, Edgar <rire> et, et, et, Non, on ne rit pas. On ne se moque pas, monsieur Bourdier. Edgar Winter, qui avait le même problème d'Albinos,、oui. euh, voilà, son non. frère. Non. Euh, Lui-même, grand guitariste aussi,、oui. de, de blues aussi.、Hein. Et le fiston Grand guitariste、le、aussi、fiston. Ah, je ne savais pas qu'il y avait le fiston. Ah, mais Le fiston maintenant. Le fiston Winter. Ben, ben, je ne sais v a pas. Ben, je suis peut-être en train de dire une bêtise. Je vais vérifier. En tout cas,、euh, Joe l e Winter, c'est quelqu'un qui a compté dans ce paysage de la fin des années 60, rock blues,、euh, chanteur de blues、euh, plus c o n n a t e Et puis surtout, ouais, on, je le disais, très grand guitariste, grand très bon guitariste, avec、euh, quand même quelques très bons disques et puis des prestations euh, scéniques euh, assez. Euh, Assez marquant. Tu... Voilà, une présence quand même, malgré、euh, un physique、euh, pas évident.、Hein okay. En tout cas, il, il, il joue. Mais charismatique pas... un peu sur scène ou pas Parce q peux...、euh, Un e tu peux... côté engagé, enfin, voilà, qui Qui va chercher des gens et qui les trouve. q u Oui, i o a s ouais, quand même, à l'ancienne. enfin,、ouais. voilà.、Euh, c'est、euh, du blues, hein, c'est du blues. C'est du Blues, des... ouais, blues, rock, enfin, ouais, c'est quand même sur, sur fond de blues. Il a un peu flirté au début.、Euh, Avec des choses un peu, un peu folk. Il s'est essayé à quelques morceaux qui pouvaient rappeler Bob Dylan.、Ouais. C'est assez curieux. Dans les tout premiers trucs de, de Johnny Winter, tu sens le, le gars qui se cherche un peu et qui va, qui va traîner sur, sur un terrain sur lequel il n'est pas resté longtemps, à savoir le, le, le folk électrique à la Dylan.、Ouais. Voilà. Donc, mon, mon, pro, mon, premier,、euh, mon premier gars、euh, qui n'en veut et qui, malgré un physique pas évident, a fait des choses chouettes, c'est quand même Johnny Winter. Oui, voilà. Et qui est décédé Décédé. Décédé. Alors, son fils, pas du tout. Il faut du tout blues. <rire> je pense que c'est je... du ping-pong. Du ping-pong, il fait.、Euh, c'est parti, donc ça s'appelle Johnny Winter. Ça date de quand, cette histoire、euh, Là, c'est.、Euh, early in the son... morning, bon, ça ouais, date du matin in... déjà. C'est、euh, sur son deuxième disque de 1969. D'accord.、Voilà. Ouais. C'est parti, et c'est du blues. Ah oui, c'est très bien.、Ah、ça、ouais、fait longtemps que j'avais pas passé un... un vieux blues dans The Rox. Ça、ah ouais. fait vraiment du bien. C'était Johnny Winter, donc, dans cette émission de The Rox avec Sylvain Trémo, t des Sock a Fever, et de Mexico. j a i oublié qu'il avait une petite biglouchette aussi.、Euh... <rire> oui, parce que s n sinon... langage ophtalmique h n s i n o n ça aurait été un peu, <rire> ça aurait manqué. Il en manquait,、ouais. o u i Il en manquait.、Euh, oui, le thème, vous l'avez compris ce soir, nous allons ricaner puisque, et en même temps rendre hommage,、euh... parce tout à fait, parce que ça... le thème de ce soir, c'est anti-sex symboles. ou,、eh、j'ai pas la voix de mon physique, tu le disais tout à l'heure. Et moi, j'attaque vraiment avec j'ai pas la voix de mon physique.、Euh, autant vous dire tout de suite que la voix qui va suivre est une de mes deux, trois voix préférées au monde. Et en tout cas, celle qui m'est fait le plus de bien.、Euh, c'est vraiment la voix qui, qui, qui, rend heureux. Enfin, moi, en tout cas, ça me rend heureux à chaque fois. Et ça me transporte. Alors, non, ça, ça, c'est pas exactement Van Morrison. Euh, c'est Ella Fitzgerald,、ah ouais. qui pour moi est la plus grande voix des voix,、euh, ouais. sauf quand on se cogne l'orteil dans une table, là, ça peut être j a n i s j o u p l i n qui est pour moi la deuxième plus grande voix. Mais alors, Ella Fitzgerald, voilà, tout le monde connaît, alors là, c'est un peu compliqué de parler d'Ella Fitzgerald, mais,、euh, là, comme décalage avec la voix et le physique, il y a ça, c'est-à-dire que quand on entend Ella Fitzgerald chanter, dès qu'elle、ouais. ouvre la bouche, c'est des espèces de, de, de, de vibrations de, de bonheur et de volupté et de joie de vivre qui,、euh, qui nous enveloppe. Et puis, on, ferme les yeux et peut-être que nous, les, les, les, les, mâles un peu cisgenres de mon âge, voilà, on, on voit j é s s c a Rabbit, quoi. C'est un peu ça. Ouais, et, ouais. et en fait, non, on ouvre les yeux et elle ressemble plutôt à ma mémé Ginette, ouais, à qui je v i u n e p e n s é e ce soir. j Ginny Sardou. Ah non, non, non. <rire> non, non, parce qu'elle est alors elle n'est pas moche du tout, e la l e fille e Gérald. m a i s e s y Sardou n'est pas moche.、Ah, non, c'est vrai. Oh, Michel Sardou. Mais, mais t'as vu la tronche de Michel Sardou? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas récemment. Non ah, bah, faut pas. J'essaie de te、bon. trouver une photo. e <rire>、euh, t donc, alors, c'est, voilà. Donc, mais plutôt charpentée, plutôt ouais, grande, plutôt,、ouais. alors, avec un visage rayonnant. Mais c'est vrai qu'on s'attend à voir, euh, euh, à toute l'imagerie américaine. Elle est à l'encontre de ça.、Mm. Et même les, les chanteuses de jazz et de soul, puisque c'est cela dont il s'agit, à l'époque, e s s a y e n t tout de se rendre hyper glamour.、Mm. On voit les premières photos d a r e t h a Franklin. cantinière, quoi, là. Voilà. Alors, elle, oui, c'est ça. Va, pff, euh, pas de glamour du tout, on y va et on a, on a juste notre, notre joie de chanter et,、euh, et ça la rend. Elle a, elle a,、ouais. c'est ce je ne sais quoi、ouais. qui la rend belle. C'est vrai. Merci Michel Berger、euh, pour ceci.、Euh, donc on va se passer un petit morceau des Lafitte Jarad parce que quand même. Euh, c est, c est, alors, c'est pas non plus, elle est pas moche, mais c'est pas un sexe symbole, on va dire.、Euh, on est en 1964, donc、euh, 5 ans avant、euh, ton Johnny Winter, et on est à Londres, on est sur scène, et on est en pleine Beatlemania, et les Beatles viennent de sortir Can t Buy Me Love、euh, de Paul McCartney. Il faut toujours que je trouve un Beatles pour commencer. Il, il arrive quand même à parler des Beatles sans, en partant oui. sur oui. la date fédérale. Parce que j'aurais pu faire le nez de Ringo, tout ça, mais non. non. Et, et donc, elle, et ben,、euh, vraiment deux mondes qu'on pourrait croire complètement à part, et bien、euh, quelques. Quelques mois, quelques semaines après la sortie de c a n t by u Me Love, et、eh、bien sur la scène de Londres, donc c'est quand même culotté, elle reprend ce c a n t by u Me Love des Beatles. Alors à sa façon, à la façon d e l a Fitzgerald, mais je trouve que c'est assez classe. Et,、euh, et ben voilà, donc c'est une chanteuse que j'aime d'amour. C'est parti l l a Fitzgerald 1964, une chanson des Beatles. Feel all r、right. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. For I don't care too much for money, for money can't buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I've got I'll give to you. For money, for money. Ça envoie, ça envoie. Ah, super. Ah, ouais.、Ah, oui. Donc voilà. i la f a i t l e Jarrett 1964, juste après la sortie donc, du morceau, un peu comme l'avait fait Jimi Hendrix,、ouais. mais lui, c'était le lendemain. Oui. Ça, c'était balèze quand même. C'était était... un, un peu moins、euh, arrangé quand même derrière.、Euh... Oui, c'est ça. Là, il y a du boulot. Ce soir, c'est、euh, anti-sex-symbol. d o、euh, n C'était voilà. c la fille de Gerald. Et puis maintenant, c'est、euh, Sylvain qui est un sex-symbol. Mais qui va nous proposer son morceau. On va changer complètement de style, de décennie. La photo.、Euh, la photo. <rire> Pour h t o o p parler d'un groupe、euh, que je trouve pas mal qui s'appelle The, The Deer Hunter. Alors, voilà. Un je... groupe américain,、je、un groupe、pas. indie, e、euh, u voilà, qui a fait des tonnes de trucs. Je sais plus trop comment j'ai découvert ce, ce disque-là.、Oh、il, <rire> <rire> il, il y a, une, petite dizaine d'années maintenant.、Ah oui, euh, okay, j'ai vu la photo. C'est un, ouais, c'est un, un, groupe,、euh, <rire> pop,、euh, dans un registre un peu l o f i avec des morceaux,、euh, qui peuvent être très, euh, très catchy, euh, u、euh, n peu sale, mais vraiment avec une mélodie bien accrocheuse, et puis des trucs un peu plus fatigants,、euh, voilà, qui m'intéressent <rire> moins, moins bien. Et puis, l'antisex e symbole <rire> du groupe, c'est le chanteur, quoi.、Euh, ah oui, non, a t t e n d a e n d s e la fille d Gerald est très belle. Bah, ouais, ouais,、oui. Bradford, Bradford Cox, c'est, c'est son nom.、Euh, mais pourquoi, a l o r s Qui tordait un peu les codes du glamour, quoi. Alors, c'était, Bon, Le mec il a, il a la particularité d'être très très, très, très maigre. Il Ce n'est très, très pas de sa faute, c'est l y a une, une maladie aussi. Il, avec, bouche, on, on, il est pané avec un micro dans la bouche. q u On a, lui pas n a g r e f f é un peu après. <rire> v o Il à il avait un certain talent pour、euh, tordre les codes du glamour euh, euh, avec des maquillages euh, outranciers, euh, des, des robes、euh, voilà, qui, euh, qui, euh, qui, lui,、euh, qui lui allaient mais, moyennement bien. <rire> Euh, un côté un peu monstrueux, un peu frics.、Voilà. Et puis, euh, bah, euh, tant qu'on est dans l'antisex symbole, à, à longueur d'interview, il revendiquait、euh, son asexualité, en fait.、Voilà. C'est-à-dire un rejet de toute sexualité.、Euh, mais à côté de ça, un, plutôt un bon, un bon grain de voix et puis un, ouais, une belle plume aussi, un, belle, un, un beau talent pour, pour l'écriture et la composition. Alors qu'est-ce qu'ils qu qu sont devenus Eh bien,、euh, ça existe encore. En tout cas, il y a des trucs assez récents, là, de ce que j'ai vu. Ce n'est pas un groupe que je suis non plus euh, euh, à la trace.、Hein. Mais、euh, là, dans ce que j'ai vu, il y a des, des trucs、euh, relativement récents. Il s'est peut-être un peu calmé sur le côté outrancier,、euh, voilà, de, de regardez-moi,、euh, je fais ma crise. <rire> voilà. Ne le regardez pas, il fait son intéressant.、Yeah. Donc on va, on va pas le regarder, on va l'écouter Dear Hunter、ouais. avec Dream Captain. Dream Captain, ouais, c'est parti. C'est pas mal! h、ah、oui, oui c'est、ouais. très bien! Il y a quelques très bons morceaux comme ça, et puis d'autres、euh, qui sont un peu moins bien. C'est assez inégal, mais il y a des, vraiment des s u p e r s、ah, t a s Celui-là il est top top. Eh bien, c'était d e r Hunter, je viens de découvrir, merci pour ça,、euh, avec Dream Captain,、euh, dans notre petite battle、euh, anti-sex e s y m b o l e et pas tous un physique facile. Bah, moi, je vais continuer dans le jazz, c'est la cinquantaine. C'est、ah, forcément、ouais. l'aventure,、ouais, à le virage. C'est bon, un bon orchestre. La、euh, trompette dans le jazz, <rire> <hein>. <rire>、euh, On va continuer avec quelqu'un qui、euh, a été extrêmement populaire aux États-Unis. Et、euh, pourtant, il, il partait un peu de loin. Un peu comme Jamel Debuss. C'est Jamel Debuss du jazz américain. Parce que Jamel d e b u o s il faut quand même voir. Hein, dans une France,、euh, pas toujours très tolérante, hein, on peut、mmh. le dire comme ça, u、euh, quand même, un, un petit gars, h、euh, a n d i c a p é physique et arabe, a réussi quand même à, à aller,、euh, très loin de façon méritée, ben, lui,、euh, c'est un peu pareil, il s'appelait Sammy Davis j r c'était une institution aux Etats-Unis, et il a grandi entre deux, alors pas que ces deux-là, mais entre deux, immense chanteur, euh, de, euh, sucrerie, jazz,、euh, mmh. crooner, exactement,、euh, qui était Dean Martin,、euh, avec un physique très avantageux, très grand, vraiment le g e n r e idéal. Et puis, Frank Sinatra,、mmh. qui faisait c e pamer avec ses beaux yeux bleus et sa voix de, de, de saxophone, tout, e s les américaines. e t bien, lui, il était au milieu, ça s'appelait le rat, le rat pack.、Ouais. Il était au milieu du rat pack, et lui, bah, il partait pas avec les mêmes chances physiques, c'est-à-dire qu'il faisait un mètre soixante, déjà, donc il pouvait leur chatouiller le nombril les bras levés. Un œil de verre. Un œil de verre. Exactement. Il était noir. Alors, e u c'est pas le côté physique facile, évidemment, mais en plein milieu de la ségrégation aux États-Unis et du racisme ouvert aux États-Unis à cette époque-là. Eh ben, il a réussi à s'imposer avec son charme, son humour. Il avait un、mm -hmm. humour, euh, décapant. Euh, il était vraiment,、euh, adulé aux États-Unis. Il a réussi à a tenir des... la dragée haute aux deux autres. Il y a des émissions de télé. Ils sont h a u à、ouais. lui,、euh, un peu comme Sacha Distel en France. <rire> Le chachachot. Le chachachot. Et donc, euh, il, euh, voilà. Donc, Sammy Debich Junior,、euh, quand on l'entend chanter au milieu de, de a n Martin et de Frank Sinatra, bah, ça dépareille pas du tout. Il a une, une voix de miel, e、euh, t l'œil qui frise, là, un seul. <rire> mais l'œil qui frise. Faut regarder le bon, quoi. <rire> faut, faut regarder le bon.、Euh, voilà. Et puis, il avait une conscience, évidemment, e u e n f a i s dire évidemment, bon, pourquoi pas évidemment, mais en tout cas, il avait une conscience politique et,、euh, au niveau des droits civiques,、euh, c'était un sacré bonhomme. qui a un peu oublié, je trouve, on en parle plus, on d i n e Martin e un peu aussi. l a retour, mais... le temps passe,、euh, le、mais、temps passe. Mais le temps passe. Donc, bah, on va se remettre un petit coup de, alors, c'est, e s t pas aussi,、euh, émerveillant que la fille Gerald, on est d'accord. Mais il y a quand même quelques morceaux assez sympathiques, comme ce B-Bomb qu'on va se passer maintenant. b c o m m e l'abeille, Donc,、euh, je lui dédie ce morceau.、Euh, Sammy Davis j r avec, avec B-Bomb et qui, bah, qui avait pas un physique pour devenir le crooner de ces dames.、Mmh, et pourtant, il a réussi. C'est parti. C'est maintenant. Et je crois que c'est la première fois en 30 ans d'émission que je diffuse Sammy Davis Junior. あんたがなば As sweet as honey, and I know what to do. Knock me down and take my money if I e v e r get to k i s s i n you. Well, s a m y d i v i l l Junior dans The Rox. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Ne,、ah me ouais. ne me demande pas l'année, s'il te plaît, je ne, je ne sais pas. Mais c'est pas hier. Année, année 50. Année、euh, 50, 50 oui, je dirais.、Oui, ah ouais. Année 50.、Ouais. Voilà, donc, c'est à redécouvrir、euh, ce, ce monsieur ce soir dans The Rox. C'est battle spécial, on n'a pas un physique facile. On n'a pas un physique facile. Et, et donc, c'est à toi de jouer, mon cher Sylvain. Eh bien, bien, je te propose、euh, le petit blind test du jour.、Ah, Manu. C'est bon, ça Ah ouais, avec quelqu'un que tu connais. Aïe, aïe. Euh, j'en suis certain. Tu vas peut-être reconnaître la voix. C'est pas si dur que ça. Nobody to love.、Il、y a rien marqué. Nobody、devant. to love. C'est、ouais, le titre ça, de la chanson. c e s t u t voilà. C'est un peu,、euh... bon. J'en dis pas plus. On en p a r l e a p r è s Voilà. Ah, d'accord. Tu essayes de deviner.、Oui. Ah. C'est,、euh, c'est faisable. C'est jouable. C'est jouable, jouable? Ouais, c'est jouable. Largement、ah, jouable. On dit ça souvent. C'est dur.、Oh, ça va amener le contrepoint un petit peu avec les, là,、euh, Fitzgerald et autres.、Euh, ah, ça Davis va, Junior, ça en... va un peu j u c'est dur. Ouais, ça va être dans un autre registre, là. C'est parti. Je ne sais pas qui c'est, mais je vais deviner. Vous allez voir. Thank o u Alors, déjà, c'est bien. Déjà, c'est bien, c'est pas vrai, o u a i Donc, j'ai dit, dit Joe Strummer, non. Non, mais t'es pas loin, t'es Johnny r o t t o n Eh ben, alors, alors, on sent évidemment、euh, l'influence de ces, ces groupes-là. Mais c'est pas Johnny r o t t e n non plus. On il fait... chante un peu trop bien pour être Johnny r o t t e n Ouais, on sent qu'il imite un petit peu la façon de chanter de. aussi bien celle de Johnny r o t t e n que de Joe Strummer, d'ailleurs. euh, est postérieur. Est, on est en, comment? c'est, e après. c'est en même temps, c'est vraiment la vague 77, 78, c'est à l'époque un tout jeune homme qui chante, quelqu'un qui va faire carrière après, euh, dans, euh, dans la musique et qui va devenir une figure importante,、euh, e un... e ça、euh, m a g a s s e ça vagasse. Voilà. a g a s s e C'est l'anti, l a n t i b e l â t r e par excellence, l'anti-sex symbole par excellence, bien que, Il a rencontré énormément de succès auprès des femmes, je l'ai appris récemment. <rire>、euh, enfin, en c'est quelqu'un、euh, qui, évidemment, avait toute sa place dans, dans notre thème de ce soir. Que je, je, je, je, voulais pas, je voulais pas le mettre sur ma liste parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, mais j'ai vu un documentaire récemment sur Arte. Ah,、oh, putain, c'est Sean、oui, McGowan! Incro a oui, Sean m、oui. c g o a n Incroyable! Et q u e t c e s e ce truc? Eh ben, c'est le premier groupe de, de Sean McGowan,、euh, ah. à l'époque où、euh, il traînait dans tous les concerts p u n k de, de Londres. Oui, il faisait parler de lui comme c'était un peu l'égérie du mouvement. D'accord. C'était le gars,、euh, bah, qui, euh, qui, euh, qui se faisait casser la, la, figure par tous les mecs plus balèzes que lui parce qu'il, il est provoqué. Donc, donc tous les mecs. Tous les mecs. <rire>、euh, avec sa tête d'aïuri, e ses oreilles décollées, des, ses dents déjà, u n peu douteuses.、Euh, voilà. Sean McGovern. Incroyable. Et le groupe, alors, s'appelait comment, là, du o u p The Nips. The Nips. Alors, The Nips, c'est,、euh, l'abréviation de... The Nipples Erectors. <rire> les Nipples, bon. <rire> voilà. Mais, les, et c o m m e n c e déjà bien Les, les tétons,、oui. <rire> les, les érecteurs de tétons. On peut c o n s t r d i r e ça c o m m e ça. Voilà. D'accord. Ah, ah, incroyable.、Et、il était très jeune. Enfin, voilà.、Euh... Et il y a quoi Des albums Alors quoi, moi, a r c e q moi, j'ai commencé à a i r e des a l b u s Ah, ouais, ou... ouais, il y a un album ou un. Euh, euh, ouais, l'équivalent d'un album.、Euh, ah, d'accord, super. c'est pas mal, c'est pas mal, ouais, ouais,、euh, c'est pas mal du tout. Et donc, le doc sur Arte, parce que je l'ai enregistré, mais je l'ai pas regardé encore. Eh ben,、euh, ils en parlent. C'est là que j'ai découvert. Je connaissais, pas, je connaissais pas, je connaissais、ah. pas v e n i p s J'ai découvert complètement,、okay. euh, ce, ce t épisode-là. Je savais que le, que Shane m c g o w a n allait traîner,、euh, dans, dans cette faune-là. S'était、euh, fait connaître, on l'avait dit a u n e f o i s par un article du NMI, parce qu'il s'était、oui. euh, fait bouffer l'oreille à un concert, un concert des, des, des Clash. Des Clash,、ouais. euh, Voilà, mais, mais、euh, il, il, voilà, il jouait.、Euh, D'accord. Ah, je vais aller ça, voir ça parce que、euh, génial. Ouais, le,、euh... le doc vaut vraiment le coup. Très, ouais s c e、ouais, Très ça t intéressant.、Ouais. Euh, voilà C'est un personnage、euh, attachant, complexe,、euh, un peu pathétique. Un peu pathétique,、euh, mais c'est un peu t r i s t a n t Mais et, sacré parcours, quoi. Sacré parcours, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai regardé juste、monde. le début où il dit、euh, J'aimais bien quand on tuait des dindes parce qu'elles a v a i t qu'elles allaient mourir comme les junkies. <rire> non, je me suis dit, je me g a r d e p o u p é tarder. Très bien ça. Et p u i l explique comment sa Tati,、euh, je ne sais plus si je n'ai plus de son nom, mais Tati Jane, qui l'a mis au clope et à l'alcool à 5 ans. Il n'a、enfin, oui. bon. ouais. pas des saoulés depuis,、ouais. euh, depuis 1977, <rire> depuis les Nips.、Quoi. Merci Tati.、Voilà. Bon. Ah、bah, très belle découverte, je vais aller voir ça et puis、euh, bah, oui, je vais aller regarder ce doc qui me.、Ah、me... C'est bien le documentaire qui était d'abord sorti au cinéma、ah、bah, je, sais je crois Je ne sais pas, peut-être.、Ah bon. En tout cas,、ouais. j'avais très envie、alors. de voir ça.、Euh, alors, effectivement,、oui. je n'ai pas mis l'époque je me suis dit q e s t t r o p facile, bah, on facile, en a parlé mais... il n'y a pas longtemps. Bah, oui, mais, mais là, tu m'as eu. Ce, ce, ce petit élément, supplémentaire cette, pièce,、ah oui euh, ah cette ah nouvelle、oui. pièce e versée au dossier, il、ouais, ne <rire> fallait pas passer à côté. b i e vu. Et donc, effectivement, on a l'impression d'entendre John Stromer à un certain moment, avec moins de. Mais quand même. Euh, alors voilà, Sean, Sean McGovern fait partie des mecs, je pense qu'ils n'en ont rien à secouer de leur apparence. Oui, tout à fait.、Mais、rien.、Ouais. C'est-à-dire qu'ils、ouais. sont fous complètement, ouais. quoi.、Ouais. Peut-être maintenant, on le voit、et、là, quand t... les vieux il...、Ouais. Il Et a... en même temps, alors je ne sais pas, parce que quand tu vois les images des p o s des débuts, il y a ce look.、Euh, ouais, ils assez... sont un peu sapés, ils sont un peu sapés. Ouais, ce look, Rudeboy,、euh, o、oui. les, les polos et tout、ouais. ça. Y a quand même Après, de... Il n'a pas fait d'efforts pour se faire refaire les dents, par exemple. Bah、sur le tard, quoi. Là, sur le t a oui, c'est ça. Il、ouais. oui, ouais. était temps.、Euh, et voilà quelqu'un、euh, qui euh, a réussi à, à devenir une échérie, irégi... une... voire une icône,、euh, à être sur tous les t-shirts, sur tous les posters, en n'ayant pas grand-chose à faire, à mon avis, de son apparence.、Euh, moi, j'ai eu la chance de l'avoir une fois en concert. C'était absolument magnifique.、Euh, C'était à Concarneau, en plein air. C'était très très bien. J'étais très ému à la fête du boulot.、Euh, mais effectivement, on voyait bien. Alors, c'était il y a une vingtaine d'années à peu près. Mais on voyait bien, mais rien n'a secoué. C'est-à-dire、euh, euh, du poil aux pattes jusqu'au menton. Et puis, euh, puis euh, à un moment, elle a, elle a fait un énorme molar. Alors, elle en a fait plusieurs. Mais elle s'est loupée. Donc, le molar est arrivé dans sa chevelure. Sa chevelure pardon, et tout le monde. fixer le molard en disant il tombe quand? Donc, ça d u r e environ trois, quatre morceaux. Et elle,、euh, pff, pas de problème. Je continue. Elle s'appelle Patty Smith.、Euh, ça a quand même été、euh, le, une, euh, l une, l'égérie d'un, un très grand photographe, qui était son amant, d'ailleurs. e、euh, t puis, e、euh, u、eh、ben, Patty Smith, donc,、euh, moi, je, je, la vois dans cette catégorie ouais, ouais, de... C'est、ouais. ouais, ouais, ouais. pas, c'est pas, e l l e a pas joué sur son physique pour,、euh, pour séduire les foules. Et pourtant,、euh, quelle chanteuse et quelle personnalité. Donc, on va se passer un petit morceau. Tiens, bah, tiens, puisque t'étais dans les inédits. Eh bien, on voit i、si, bon, c i u h petit Bon, c'était pas inédit, ce nip, mais je connaissais pas, donc c'était inédit.、Euh, est, on est sur scène, on est en Allemagne en 1996, le 1er août, et très exactement à Hambourg. Et elle, dans un concert ce soir-là, et elle reprend sur scène ce petit morceau des Doors. Du Morrison, lui, c'était un peu dans l'autre catégorie,、mmh. ça sera pour la prochaine émission.、Euh, quoi qu'il était gros. En fait, il était gros, et c'est、oui, la et... drogue qui l'a fait. Oui, mais il a été quand même un sacré s e x symbole. Un sacré s e x symbole. e e x a c t Même e n t m gros, on peut être un s e x symbole. m a i、oui, s p a t t y e s t toujours vivante. Et voilà. Et o i l à e n voilà. voilà.、Euh, ça s'appelle Crystal Ship. C'est un morceau d o n c d e s a o repris s r par p a t t y Smith sur scène. Ce son de guitare là,、ah、là c'est un peu,、ah、un peu là, là, là. 90s, quoi. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et pourtant, c'est Lenny k e y je crois, qui a la guitare là, hein, sur cette tour. C'est pas 97, le, problème le problème du guitariste, c'est le problème du modèle de guitare.、Ah、oui, c'est ça. Pourtant,、ah ouais. ah ouais. The Nips. <rire> là, là, je dis d'accord. <rire> bon, alors, puisqu'on était dans les tétons, je tente, une, je tente une transition parce que je sais pas quel est le morceau suivant. Eh bien, je propose de parler de Paul Williams. Ah, Paul Williams.、Euh, Euh, donc j'ai déjà parlé il y a très longtemps quand on avait parlé des méchants. Je ne sais pas si tu te souviens, on a fait、ah, une émission、lui. sur les, les、ah. ordures, bandes d'ordures. Ah, c'est vrai. Alors, p e confonds avec un chanteur qui était qui est André Williams. Alors, est, qui était très, très pris à pic tout le temps, non Non, c'est pas lui. C'est pas lui. i l est, est peut-être peut lui... pris à pic aussi. Lui,、pas. il est méchant, lui. Alors, non, il est pas méchant. Il est pas méchant. Il a juste incarné un, un très méchant au cinéma. Ah. Dans un film que j'aime beaucoup, de Brian de Palma, The Phantom of a Paradise.、Ah、oui. C'est celui qui faisait le méchant swan. Oui, là, c'est la photo. C'est le moment où Manu découvre <rire> la petite photo. Ah, vite,、euh, hein. Voilà. Ah, la vache. Donc,、euh, comment、ah. dire, laissons, l a la parole à Brian de Palma qui, qui le décrivait comme, euh,、oui, très, très petit, très étrange, mais très intéressant. <rire> Un musicien bourré de talent.、Ah oui. Vraiment,、euh, dans cette tradition-là, des, des、ah oui. musiciens complets,、euh, auteurs, compositeurs, arrangeurs. Et c'est un gars qui a collaboré avec des tas de, de grands noms, Mais la, revoir, photo, la photo, t e t e Excusez-moi. la photo? T'en prends 40 et tu prends la p i r e ou tu prends la première qui vient? Non, non, c'est, c e t c e t c, c acabit en général,、hein. Alors, oui, il n était pas bien grand. Il avait un, un non, physique. Mais ça, ça un, arrive à tout le monde. Un peu. Il a, ça arrive à tout le monde. C'est r a i m e n t meilleur. Mais tout le monde n'a pas ce, ce physique de lutin mystérieux. <rire> propre à Paul Williams. Alors, le physique, et puis et la garde-robe aussi. Un poil、quoi. glitter. Un poil glitter. Bon, alors là, la photo date de cette période, quoi, hein, le, hein, le, le petit, ça, le, ça, le petit pull col en V avec la chemise pédatarte en dessous. Ouais, je suis content d'être venu quand même. T'es content d'être venu, hein,、oui. voilà. Donc là, c'était dans sa période un peu Richard k l e d e r m a n Il s'est dit, tiens,、ah. il manque un truc. Je vais prendre ces lunettes-là. <rire> Les lunettes,、euh, voilà. Vous les, êtes sûr ou vous n a v e pas en é p a y é u n o n non, non c'est celle-là, je vais prendre. Les lunettes aviateurs,、euh, qui vont bien aussi.、Ah, c e s t quand même un gars qui a, qu a, fait le doublage de la voix du pingouin dans,、euh, <rire> la, la, la série animée,、euh, de Batman. C'est、ah, oui. vrai que ça lui allait bien. il s t une voix, avec un accent américain à couper au couteau, u、euh, ah, n peu, je sais pas, un peu pincé, un peu, un peu étrange. o u i c'est ça, c'est、ouais. étrange, c'est ça, c'est le mot. Mais à côté de ça, c'est vraiment un, un, orfèvre de la, la chanson pop 70s. Avec bah, des choses un peu sucrées quand même.、Ouais. Mais jamais,、euh, jamais dans la facilité. Il、enfin, ouais, y a toujours des arrangements、euh, très intéressants. Et quelques trucs qui valent le coup. Un petit côté. Euh, euh, comment il s'appelle、euh, Ça y est, j'ai oublié ça. Alors, au niveau de la lèvre supérieure, il y a un petit côté aznavour sur cette photo. Aznavour. aznavour. <rire> aznavour. C'est vrai, ouais, euh, euh, <rire> même, je suis bien. Oui, qui posez nu. Oui. Un petit côté le ton de jeune, s j'allais dire, o、ouais. ah. un a i s peu plus vénéneux. e、enfin, ouais, ouais. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il est, qu est, est décédé est Non, et non, il va non, plutôt non. bien. enfin, C'est un gars qui gagné, comment dire,、euh, il s'est embelli avec l'âge. Ah bah Tu m'étonnes. o、ouais, u、ouais, a、ouais, Il s ouais, i s'est arrangé avec l'âge. Il n'a pas grandi, hein,、euh, il fait toujours 1m50, mais ça, c'est pas grave.、Euh, non, c'est、euh, pas, pas grave. Voilà, donc une chanson de son premier、ah oui, album. Non, mais on va rester sur la photo, c'est bien. Ouais, 1970, tout pile, Someday Man. C'est maintenant.、Oh. Their worries drive them insane, but they still go along for the ride. As for me, Je vais avoir du mal à. Le petit fou rire. a、ah, la vache, alors, ça f i t longtemps q e j'ai r s un petit et... fou rire à l'antenne, mais j'aurais pas dû aller voir d'autres photos. C'est ça l'erreur. C'est l'erreur. Si j'étais resté sur celui-là, je me serais habitué. Donc c'était Paul Williams. o u l a vache.、Euh, c'était bien Ah c'est bien. bien. On n'a pas trop écouté, mais c'était bien. <rire> non, allez voir non, les et... photos de Paul Williams. Il y en a une, elle est encore pire que celle-là. Enfin bon, bref. C'est de la radio. On s e moque、euh, p a se on s moque pas, ce s t pas l'objet d'émission. e l Alors, quand on a un, un physique un peu comme Paul Williams, mais qu'on sent qu'on a un talent et qu'on qu peut émouvoir les foules, il faut y aller. Il faut f... y aller. Alors, soit、ouais. on s'en fout et on n'est pas Tismiss、si、e on s'en fout,、ouais. soit on se dit, je joue avec.、Ouais. Et c'est ce qu'a fait Elton John. Justement, je voulais、ouais. le passer、ouais. un peu plus tard, mais on va se le passer maintenant, quand même, Elton John, parce que quand même, il Allez, est il chauve, à, chauve à 18 ans et t e s petit très vite. Petit très vite. Et donc,、euh, et voilà. et donc ça ne l'a pas empêché de, de livrer des, des albums absolument magnifiques、euh, au début des années 70,、euh, enfin, toutes les années 70, on va dire. Alors, nous,、euh, on en parlait avec Rod Seward, on est arrivé un peu tard, on est arrivé dans les années 80, donc forcément, on s'est dit, c'est pour, pour bien. C'est comme Steve h o n d e r on peut ouais, se dire, c'est、ouais, pas ouais, bien d a n s les années est 80. Est ouais, ouais. Et les premiers albums d'Elton John,、euh, c'est ce qu'a dit John Lennon, il a dit, c'est le meilleur truc qui se ravit depuis les Beatles, c e n、enfin、f i n un truc intéressant, voilà. Et c'est vrai que c'était très, très beau. On va se passer un morceau qui est tiré des sessions de Honky Château, qui a été enregistré au château d'Hérouville,、okay. euh, euh, par Elton John, qui est presque beau sur la pochette d'ailleurs, d'ailleurs, c'est bien foutu. Ouais, ouais.、Euh, il n'était pas encore tout à fait dans l'extravagance immense de, de, des trucs avec les bateaux sur la tête habillés en. En Reine de France.、Euh, mais on va, on va se passer ce morceau qui, qui, est, qui est un morceau, qui est un bonus track,、euh, qui s'appelle Slave.、Euh, et donc c'est une alternative version, un peu plus、euh, rapide que la première. Et on sent, au moins sur l'intro, après un peu moins, mais on sent quel a été son modèle absolu. C'est、euh, Jerry Lewis.、Euh, il vient de là, hein, il vient de Jerry Lewis. C'est lui qui lui a donné envie de jouer du piano et de jouer comme lui. Bah, sur ce morceau qui date de 1972, très bonne année. Euh, euh, Elton John, donc、euh, on oublie qu juste qu'il est,、voilà, est pas moche, mais il est pas. Est pas... Mais on peut、euh, on être est... très beau et、euh, ne pas être un sex symbol. C'est ça,、eh、c'est le cas d'Elton John. Donc、euh, voilà, c'est parti. Alors il y a eu un, un biopic qui a été fait sur Elton John avec un énorme problème c'est qu'il est beau, c'est qu'il、ah, est bien foutu. C'est p a beau.、Euh, Rocketman, c'est ça Ouais, ouais. c'est pas bon.、Ouais. Et en plus, vraiment, le, le truc, autant sur le biopic de Queen o n peut vraiment avoir des une, choses à dire, c'est. le même résultat, je crois. Ah, je ne sais pas, c'est possible. Mais musicalement,、ouais. on retrouvait les morceaux de Queen. Là, en plus, ils ont tout réarrangé, tout fait à la sauce、euh, mmh. hollywoodienne et c'est、mmh. très, très mauvais.、Mmh. Euh, donc, écoutez plutôt ce morceau. Je vous conseille les 4, 5, 6 premiers albums d'Elton John qui sont tous jusqu'à、euh, euh, Goodbye Yellow Brick Road, qui, voilà, c'est un peu que des chefs-d'œuvre. Et ce morceau qui n'est pas très connu, et ça commence un peu comme du j e r r y l e e Lewis quand même. C'est maintenant. Non, il va, il va. C'était Elton John avec Slave tiré de son album m o n k i Chateau, sorti en 1972. Et la parole est à Sylvain Trémaud des Sokoi Fever, qui、et、viennent bien... de sortir leur dernier album、ouais. qui s'appelle New Phase. New Phase, tout à fait.、Euh, changeons d'horizon,、euh, Manu. La photo. Allons, la photo.、Euh, alors, nous allons partir dans le Swinging London. Ah. Swinging London, euh, alors, euh, dans l e Swinging London, on trouvait des, des beaux mecs, des m i n e、euh, t s sexy, des Mick Jagger, euh, euh, des, euh, des Ray Davis, e、euh, u pourquoi pas.、Mmh. Il y avait aussi des gars au, a physique un peu plus frustes, mais,、euh, qui, par euh, leur, euh, Leur attitude pouvait prétendre quand même à un certain sex appeal, je sais pas, les, les Steve Marriott, les、hein? Keith Richards, oui,、euh, les Pete Townsend,、euh, les Rick Burden, pourquoi pas. Et puis au milieu de tout ça, il y avait un gars、euh, qui s'appelait Chris Farlow. Ah oui. Chris Farlow, c'est、euh, un, un mec un peu oublié、euh, de cette période-là. Moi-même, je ne moi connais, connais pas Chris non, Farlow. Je ne connais pas Chris Farlow. Qui gagne à être connu quand même.、Euh... C'est un, un des fleurons de ce qu'on a appelé la Blue-Eyed Soul. Oui. Euh, vraiment, euh, qui avait、euh, une voix euh, assez, euh, assez fabuleuse, un peu voilée, un peu fatiguée, comme ça, euh, mais euh, en même temps qu'on voyait du bois, un mélange de, de fragilité et de, de force, qui était assez surprenant, qui s'est fait connaître avec des, avec des reprises, en fait, parce que ce n'était pas un songwriter, c'était un, un interprète. Il était signé sur le label du, du manager des Stones, Andrew Oldham, okay,、ouais. euh, qui s'appelait Immediate Record, le label. Sur lesquels il y avait,、euh, oui, oui. Il y avait euh, notamment les Small Faces.、Oui. Et là, sur la photo, donc, il y a deux personnes. Mais、oui. hein, euh, Chris Farlow,、euh, c'est le gars à côté de Mick Jagger. On <rire> dirait un peu un comptable. Exactement. Un physique un de comptable. De, de comptable.、Euh, alors là, bon, sur la photo, il a son petit pull et sa petite chemise. C'est le genre de gars qu'on pouvait prendre pour le concierge du studio. C'est ça. Hein, sauf que quand on branchait le micro, bah, on. on, on avait la bouche、ah, euh, qui tombait de, de la ça. mâchoire.、Ah, bah, ça, c'est bon, j'aime bien ça.、Ah, qui, le problème, c'est que même avec des. des Des chemises à jabot, un truc un peu sophistiqué.、Ah, i、oui, l avait quand、essaye. même une Ils allure de... Ils ont tenté le coup? Il a quand même tenté le coup. Il avait quand même une allure de. de comptable? De, de, comptable ou de serveur de peuple, quoi. e、oui. fallait fa pas lui mettre un costume dans les soirées parce que. On, on commandait, on, on lui commandait on une met, bière, p o n venait lui demander un verre de champagne, quoi. <rire> voilà.、Euh, alors, glitch jusqu'au bout des ratiches, hein,、euh, avec les dents,、euh, <rire> qui, dépassaient、ouais. un petit peu.、Oui. Bon, e、euh, voilà. t puis, ouais, cette voix, quand même,、euh, Euh, phénomène. C'est vraiment un, un gars qu'il faut écouter un petit peu. Il y a quelques bons trucs sur les disques. Ah, la vache, lui, il a mal, il a mal vieilli, lui, en,、euh, au contraire. Il... Ouais, ouais, ouais. Oh putain <rire> il a petit... Alors, un petit côté,、euh, ah, euh, notre, notre bon sénateur,、euh, ancien maire d'Orléans.、Euh... Jean-Pierre Sueur. Jean il y a un, un petit, petit côté, côté Jean-Pierre Sueur. Sur la fin, ouais. Sur la fin. Ouais, ouais. Il est mort Chris Farlow oui, Non,、euh... pas Jean-Pierre s o e w a r t mais Chris Farlow. <rire> non, non, n o il n'est pas,、ah, pas mort, je crois, je crois pas. Je crois pas. Ou alors, on u alors, ne m'a pas mis au courant.、Oui. Euh, ah, il a fait des trucs pas mal après dans les années 70, un peu plus heavy, un peu plus costaud dans la veine Deep Purple. C'est le genre de chanteur qui pouvait、euh, chanter tout ce qui ressemble à du rythm h and blues, ouais, donc ouais, ouais, il ne s'est pas privé.、Okay. Mais la période,、euh, ouais, la période 60s est vraiment chouette, avec des choses très soul, très、ouais, uh, rythm h and blues. Et là, une chanson de, des Stones. On est un peu dans les, les reprises ce soir aussi.、Oui. Euh, une chanson qui n'est pas hyper connue d'Arrow Listons sur l'album la, de 1966, Aftermath. La chanson c'est Think.、Voilà. Bon, c'est maintenant. Et je découvre. J'adore découvrir. Bon, la photo c'est fait. Et maintenant c'est la voix. <rire> Ah、oui, C'est bien. De son vrai nom, John Henry. Ce、ah, qui e en, en fait, ça fait Jean-Henri. Il, il a plus bah, une tête à s'appeler Jean-Henri que、ouais. Chris.、Voilà. C'était donc、euh, quoi, Chris Farlow、euh, avec Sink. C'était bien. Ça envoie du boudin. Ouais, c'est très bien. Alors,、euh, vous savez que l'émission a n the Rox a 30 ans cette année.、Euh, il y a、euh, des beaux morceaux,、euh, dont un des Soccoy Fever qui est sur le site a n the Rox.net, des morceaux pour fêter les 30 ans, mais ça c'était au mois de décembre. Et nous allons avancer désormais dans nos archives puisque le, l a r t i s t e suivant qui colle parfaitement au thème de ce soir va répondre, e n f i n va maintenant,、euh, être dans l'émission. <rire> D'accord. Je vais dire, le mais, voilà. Le voilà, il est là, il arrive. C'est parti, un petit générique d'abord. J'ai eu 30 ans. Radio show depuis 1992. Moi aussi, je vais, être, je, vais, je vais être le chien de On The Rocks. C'est pour les chiens, pour les animaux, pour les enfants, pour les vieux rockers, pour les jeunes rockers, pour les. C'est une émission à mon p r o p o pour le peuple. Alors, il y en a qui s'en fichent complètement、euh, de leur physique, et, et puis il、euh, y en a qui、euh, ne s'en fichent pas, et pour qui la musique a été vraiment, ça leur a sauvé la vie.、Euh, il le dit lui-même. Il s'appelle Roberto Piazza, alias Little Bob. Et donc,、euh, alors là, je crois qu'on peut le dire parce qu'il l'est dit du même. Ben, il était petit, puis il était moche. Et il était,、euh, italien, alors,、euh, France, terre d'accueil, mais pas toujours. Donc,、euh, lorsqu'il est arrivé en France, c'était à l'époque où les Ritales, si vous avez lu Cabana, s'en prenaient plein la tronche. Et donc,、euh, Little Bob, bah, pour s'en sortir, lui, c'est sa porte de sortie ou sa porte d'entrée,、euh, dans un monde meilleur. Ça a été la musique. Et,、euh, ce petit gars qu'on aurait croisé dans la rue et qu'on aurait dit, Ah bah, garde-le celui-là, comment il est petit comment il est moche. Eh ben, dès qu'il était sur scène, eh ben là, on disait plus rien parce q u un peu comme ce bon vieux Chris qu'on vient d'entendre, dès qu'il ouvrait la bouche,、mmh. euh, tout le monde était un peu sidéré, à commencer par les Anglais, puisqu'il a eu énormément de succès à un moment en Angleterre,、euh, dans, plutôt dans le circuit un peu des, des concerts pub, des pubs. Mais ça a été assez glorieux, on va dire.、Euh, donc voilà, je pouvais pas quand même ce soir ne pas diffuser un petit morceau de Little Bob et on se retra, on regarde dans le rétroviseur ce soir dans The Rock des 30 ans. C'est pas très ancien, hein, ça date de, de l'été dernier où j'ai enfin interviewé、euh, Little Bob puisque je l'avais jamais interviewé jusque là. Donc une petite, un petit morceau de l'interview et puis juste après, eh ben, on, voilà, il est, Il, il s'est tellement réalisé à travers la musique qu'il s'est même pris、euh, un moment pour un sex machine. C'est parti, voici Little Bob.、Euh, et puis on en cause après、euh, si tu veux bien. Vous étiez un peu les Jacques Tati、euh, du rock'n'roll, c'est-à-dire plus connu en Angleterre qu'en France, plus reconnu là-bas. Vous êtes arrivé avec du rock'n'roll à un moment où en Angleterre c'était plutôt l'explosion du punk et du reggae. Le punk c'était, ouais, 76. Ouais. Il, y avait, il, y avait, il y avait le pop rock qui avait ex、ouais. explosé. Mais moi, pour moi, J'ai bien aimé les groupes de, de pop rock, évidemment, comme Feelgood、euh, et, et les autres, Eddie a n the, the Otros et compagnie, les Mets. Mais、euh, moi, j'étais inspiré plutôt par un groupe comme MC5 américain, qui était plus violent et qui rentrait dedans. Et on jouait du rock'n'roll, a d donc évidemment, on nous a mis dans, dans, le, dans le paquet du pop rock, quoi, c'est tout. Mais bon, j'aimais bien le pop rock, pas de problème. Mais.、Euh, Les p i n k s venaient nous voir jouer en Angleterre, dans les clubs, parce que on avait répété pendant cinq ans comme des malades, et ça jouait, ça, on était archi au point. Sacré personnage, quand même,、ouais. ce Little Bob. Je l avais v u moi, il y a longtemps au Cavou des Trois Maris. Ah oui? Ça, ça a peut être. ça, ça peut être, d é j à p l u s comme ça, mais c'était vachement bien. Ouais, c'est vachement bien. Alors là, moi, je l'ai vu un peu un peu, un peu, je l'avais vu il y a très longtemps à Tours, mais là, je l'ai vu un peu diminuer, là. là cet、mmh. été, c'était un peu compliqué, mais de se péter la tronche, il avait、mmh. la hanche en vrac, donc ça faisait un peu, ouh. Mais en tout cas, bah, il le fait toujours bien, quoi. Voilà. Toujours cette voix, et puis cet œil malicieux. Donc, Little Bob avec Sex Machine, encore on the rocks pour quelques dizaines de minutes. Et、mmh. c'est Sylvain t r é m o u qui、ah, va nous choisir.、Ah, là, c'est les dernières munitions, là. Eh oui. J'en avais encore sur le coup, t Ah ouais, c'est ça, c'est trop court cette on émission. On passera pas, mais bon, faut quand même mentionner François, François Gilazzaro.、Euh, bah oui. Et un, un hommage aussi. a h、euh, oui. Euh, voilà, qui avait sa gueule d'anti-sex s y m b o l e à l'époque des minés triomphants. Lui, il était dans, dans, dans complètement autre chose. Euh, mais c'est pas lui c'est pas lui qu'on va passer.、Ah, lui, mais ils avaient、lui. tous un peu, à l'époque de, de boucherie et t o ça, ils avaient tous un peu des têtes d'anti-sex-symboles. Ouais, ouais, ouais c'était le contre-pied. q u o i le contre-pied contre contre total. Et、ouais. lui, a v a i t un physique, en, en, quelque part entre Bernard Blier et, et f r a n k Black, quoi.、Ouais. Donc on ne parlera pas non plus、euh, non. ce soir, f r a n k Black. Mais on aurait, a, pu. on aurait pu aussi. Nous ne parlerons pas non plus de Fish et de Marilyn. Ah, là, o u、ouais, j e l a v a i s prévu、ah, aussi celui-là. C'est dommage, rien、je、que pour le, je l a là. L là、eh, mais tu peux, tu peux quand même voir la petite photo que j'ai mise. De... Ah oui. Ça te fera plaisir. Ah oui. e、euh, u faut qu'on parle des Beach Boys, absolument, parce que c'est vraiment aux Beach Boys que je pensais, moi, quand je t'ai proposé、ah, ce、oui、thème. Et oui. Et ah、oui. ben, d'accord. En particulier, Mike Love. Attends, je vais quand même regarder la photo de Fish, excuse-moi. <rire> c'est le moment. Il、ah, était j'achove ou pas, lui, je sais p a Ah oui. Avec ce petit, c'est pas le plus moche de tous, hein. Non, le guitariste a pris cher aussi. Ah, le guitariste il、euh, a pris très, très、ouais. cher. Très, très <rire> cher.、Ouais. Bon. Non, bon, donc c'est pas eux. Non, c'est pas eux. Les Beach Boys. Je, ah, je Les Beach Boys. Tu as quand même p a r l e r d e s Beach Boys t es, t es parce que tu fasses un peu tes Beatles à toi. À chaque fois, tu parles des Beach Boys quand ben même. Ben, pas tant que ça. Je suis pas un grand fan des Beach Boys, mais c'est vrai que plusieurs fois, j'ai、oui. proposé des morceaux des Beach vrai. Boys. C'est vrai. Mais pour moi, l'anti-sex symbole ultime, c'est Mike Love, quoi. Ah oui? Ah, moi, j'aurais dit, bah, quand même. Alan Wilson aussi. a h Brian Wilson, c'est quand même. Brian Wilson, pardon. Brian Wilson, c'est Ouais, mais il y a quelque chose de touchant dans, chez Marley、ah oui, Wilson.、Euh, je, voilà, je ne dis pas le contraire. Alors, Mike,、ah, Mike Wilson, Love, ça oui, le... c'est où je vois. Mike Love, il a... <rire> Mike Love, alors, sur le s p h o t o s c'est le rougeau, là. Il y a.、Euh, voilà. Ah casa... non, que, mais le petit avec le short, là, c'est qui Non, ça, c'est un autre, lui. Alors, lui, je sais pas, lui ah, mais lui, il est pas mal aussi. Il est pas mal aussi.、Euh, On dirait que un p Olivier Broche. <rire> non, non,、euh, Mike Love, c'est. Casac、euh, rouge. o ok. Ce qui est con pour un Big Boy, c'est que tu supportes pas le soleil. Oui. Ça, c'est un peu con. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, je... dommage. Il n était pas plus laid qu'un autre, hein,、euh... Alors. Il a ce côté est toujours rougeau, pis u cette barbe, ben... cette barbe, quoi. Non. Mais disons que les quatre de gauche, ils ont quand même une bonne tête de vainqueur, quand même. Aussi, ah. aussi. Ah.、Euh... Aussi. Et puis, <rire> au niveau de, comment dire, de ce q u i d é g a g e a i t sur scène, rêve comme un piqué. <rire> ah ben, c'était、oui, terrible, zéro, quoi. Zéro c a r i s m e quoi. Et... Zéro c a r i s m e ouais, ouais, avec des chemisettes épouvantables, euh, euh, assez vite des, des casquettes non moins épouvantables pour casser, Cacher la, la calvitie. a c a l v i t aussi. b o i n bah, voilà. Il avait sa, sa petite voix n a z i l l a r d e aussi, mais bon, il faisait le boulot. Attention,、ouais, c'est les beach boys quand même. Pas, oui, hein, oui, bah, oui. Allez, on va pas se moquer outre、mais、mesure. C'est trop vite, moi. Moi, je le respecte beaucoup, je, ce monsieur. Pas, je, tout rouge.、Euh, J'amène、euh, un autre regard. <rire>、ouais. Alors, m c l e a n il a quand même trouvé le moyen,、euh, assez tardivement, à l'époque, du, du rock'n'roll au Le Femme et tout ça.、Là. Ah oui. Tu sais, les intronisations, des,、oui. des, la reconnaissance des, des grands groupes de,、oui. des années 60, à l'époque dans les années 80. Il i a trouvé le moyen de se comparer avantageusement à Mick Jagger en, en, en disant que. Sur scène. Sur scène, c'était sur... quand même autre chose、euh, que Mick Jagger. quoi, qu'il mettait et la... c i e l s m e t t a i t la、seul. tannée à Mick Jagger dans, dans, dans le charisme. cynique. sérieusement. Il a dit sérieusement.、Ah、ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, d o、ouais, ouais, n c ça inspire la rigolade. Oui, il o m un on petit peu parle, quand même.、Oui. <rire> Parce q u、bon, il suffit de voir les images.、Quoi. les images、oui, parlent d'elles-mêmes. Les images parlent d'elles-mêmes.、Ouais, ouais, ouais, vraiment, vraiment. Bon. Voilà, bah, un, un petit morceau d'un album、euh, post-grand disque en fait. C'est-à-dire que les Beach Boys, ils ont eu、euh, ces fulgurances-là、euh, de 66, enfin 66-67. au moment où ça se tirait la bourre avec les Beatles. Et puis, v a i n q u e u r par chaos dit... quand même les Beatles. Hein. Ouais, ouais, ouais, ah ouais, oui,、ouais, Ah oui,、eh, par chaos faut, psychique. Il faut faut faut dire, oui. le faut Mais un peu comme les Beatles, ils se sont dit après,、bon, qu'est-ce qu'on va faire、ah oui、Après ces disques très,、euh, très sophistiqués, tout ça, bon, ils sont revenus à du bon vieux rock. Euh, voilà, euh, trois accords, bon,、euh, quelques chœurs quand même savamment orchestrés, mais des choses très simples après, sur la fin des années 60. Mais qui valent le coup. Il、euh, y, y a des bons trucs. trucs. Il、voilà. mm -hmm. fallait que je trouve une chanson、euh, chantée par Mike Love en priorité, enfin, en, en tant que lead, lead, ouais, lead singer. Ce qui n'est pas si courant. Pas si courant que ça. Non, non,、euh, pas si courant. Mais j'en ai trouvé une quand même. Qui, qui e pas On n'a pas pensé à David Crosby J'y p e n s a i Ah, parce que quand même, pensé. Dans, dans, le genre. dans le genre. Après, je me suis dit, voilà, il incarne quand même quelque chose avec、ah、sa tête à lui. Ah oui. <rire> oui, Mais, certes.、Ah, Un certain charisme, quand même. Alors, sur la fin, pas trop. Alors, t'as vu le live-ed, les images du live-ed. r e j o i n e v o i s les images du live-ed. Non, non a vois David,、euh... t'as bavé sur ton, Il, il a s a c p e t t e période de bonnet rouge? <rire> oui, oui c'est ça. b r o d e t e a u e t e et bonnet rouge. Période cousteau. Ouais, ouais. Mais quand même, la grande époque des,、euh, des beurs. Des beurs, be de, oui, des, non, d'accord.、Euh... Euh, grosse bistise nash à,、ouais. à Nyong où il a quand même ce. Il a l'œil malicieux, malicieux. Il a quand même un côté.、Euh, Mais il a la moustache、dégâche. déplorable. La moustache, bon, il a fait école quand même hein, dans le look moustache. Ah oui, oui,、euh, m é t o n e Bon, donc c'est les Beach Boys. Les、euh, Beach Boys all、euh, I want to do. All I want to do.、Euh, c'est maintenant. Voilà. C'est très très bien ça. Bah oui, Bah oui、hein、je connaissais pas ce morceau. r e t o u r au guitare. Bah oui, bah, et ils ils bien, ils ch peu, ch chante il chante bien. Il chante bien. Il donne les l u n e n n o n sur les bords. Bah、oui. Il i chante、oh, m p e u qu'il bronze. Eh, eh.、Euh, donc c'est les Beach Boys avec All I Want to Do. L'émission arrive bientôt à son t e r m e On va dire un morceau moi, un morceau toi, et ce sera plié. Alors bah moi aussi, j'en avais sous la semelle évidemment. Il y avait ceux qui ont. Qui... Il y a quand même j a n i s Joplin qui a été élu e le mec、eh. le plus moche de, du campus.、Eh. Euh, c'était quand même pas très sympathique. il、euh, y a eu,、euh, ceux qui ont choisi la laideur. Parce que, on peut choisir la laideur. Philippe Catherine.、Oui. A choisi la laideur. Sur les premiers albums, c'est un dandy avec un costume, des très belles chansons bien ciselées. C'est un beau gosse. Je me souviens des premiers albums de Philippe Catherine. Il jouait dans la catégorie、voilà. un peu beau gosse sixties.、Oui. Puis un jour, il a choisi, moi, je vais choisir maintenant d'être moche, avec peu de cheveux, mais gras.、Oui. Et c'est un choix. Et puis, il y a ceux qui ont souffert de leur l a i d e u r et qui en ont fait carrière. C'est-à-dire qu'ils en parlent dans les morceaux. Il n'y en a pas tant que ça, des chanteurs qui évoquent leur l a i d e r et leur, e u leurs soucis physiques dans les morceaux. Et c'est le cas quand même de Tom York,、euh, le chanteur de Radiohead, qui était surnommé,、euh, au lycée, la salamandre, hein, tellement、mmh. on se moquait de lui,、euh, Alors voilà, une tronche un peu, un peu impossible avec une, un œil qui dit merde à l'autre et en plus une, une paupière qui tombe.、Mmh. Donc il en a pris plein la tête. Et son gros tube énorme, évidemment, le premier gros tube de Radiohead, c'est Creep. Et、mmh. bah, ça parle de ça. Ça、mmh. parle de、mmh. la laideur. Et、euh, Radiohead a très vite arrêté de jouer ce morceau en concert parce que,、euh, bah, je crois qu'il en avait marre d'être associé à ce morceau-là. e、euh, t puis,、euh, a u début de son premier album de, de, Radiohead, il essayait de se faire un petit look, quand même, et puis,、euh, bah, là, maintenant, il a complètement abandonné,、hein. si vous avez vu les photos récentes, c'est un peu, bah, je m'assume, et,、euh, et, je vous embête. Eh bien, donc, voici,、euh, Radiohead avec le morceau Creep, et c'était à une époque où il ne le jouait plus du tout, et pourtant, ils sont passés aux Orokien n e s de Belfort, et ce soir-là, à la surprise générale, qu'est-ce qui s'est hip-hop a s s pas é en 1 1 e position? ils ont joué creep. Et là, tout le monde se disait, oulala. Et,、euh, voilà. Moi, j'ai un petit souvenir personnel où la découverte, je me souviens très bien où j'ai entendu ce morceau pour la première fois. Ça m'avait,、euh, scotché vraiment le la, la, la ouais, guitare, ouais. Là, tout le monde connaît. Ça m'avait renversé. C'était dans une, une bande annonce de film. Le film s'appelait Cyclo. Je me souviens, c'était à Orléans. Et j'ai passé tout le, o r s c'est une bande-annonce, et j'ai passé tout le reste du film à me dire vite, vite, il faut que je sorte pour savoir ce que c'était、mmh. que le morceau. Il n'y avait pas internet, donc il fallait、mmh. faire un peu de recherche.、Mmh. Et j'avais adoré ça. Voici donc Radiohead avec Tom York qui parle de, de sa laideur et tout ce qui va avec. C'est aux Orokéennes de Belfort en 1997. Et le public est content. On les comprend.、Mmh. Morceaux, quand même, Ben oui, oui, sacré groupe, Ben oui, sacré groupe qui a pris des chemins qui parfois nous perdent un peu, mais qui osent. L'émission est finie normalement, déjà, mais Sylvain Trémo va avoir la dernière cartouche pour lui dans cette émission spéciale. e h、oh. eh、ben,、euh, je sais pas, Van Morrison, ah oui, allez, Van Morrison, Van quand, Morrison même. quand même, d a n s le genre、euh, voix magnifique. physique euh, euh, rustre, frustre, oui, ça.、Euh, ah, ouais. Ouais. Bougon, bougon, en plus, un peu un tête de noeud sur les bords, un, un peu,、ouais. un peu, un peu, un peu pas râleur, pas très, sympathique, pas très sympathique, mais quelle voix,、ah, oui, oh、là. et, et <rire> pas toujours, <rire> la photo. Pas toujours visuel, visuellement avenant, non,、oh, c'est、oh, ça,、euh, voilà. voilà. <rire> Alors、mais,、bon. u、euh, voilà. Une chanson que j'adore.、Ah, extraordinaire morceau. Ah, là, là. C'est une chanson que j'ai pu écouter en boucle, mais vraiment en boucle. Euh, genre euh, cinq fois, six fois à la suite. Oui. Tellement je l'aimais, cette chanson. Mais ça fait ça avec pas mal de titres de Van Morrison.、Ouais. Bah, ouais. Euh, ouais. Évidemment, Bran Eye, The Girl.、Bon, ouais. C'est、ouais. pareil, ça peut faire du bien. Et la, et la reprise de... Dixie's m i e d i i e s m i n u t Runner, c'est vraiment très, très bien aussi. Ouais, ouais très bien. Morceau fabuleux. C'est bien de terminer、Woolf、par ça. Ouais. Ah oui. I'm in heaven, heaven when you smile. Ouais, une belle phrase. Ouais, ouais, ouais. Donc, super morceau,、euh, alors là, il vient de sortir un album, Van Morrison, il en sort deux p a r a n là, en ce moment,、ah, ouais. euh, mais ça ronronne, hein, c'est、euh, ouais, vraiment b o n q u e ça ronronne. Ça, un peu pénible,、ouais. quand même.、Ouais. Voilà. Mais celle-là, quand même. C'est parti. Donc voilà, effectivement, il est pas très sympa, il est pas très jojo, mais. Quelle voix extraordinaire. Merci beaucoup, Sylvain, d'être venu ce soir. Euh, euh, la prochaine fois, ce sera les homonymes, parce qu'il va pas,、ah, il, il va bien. Ouh,、euh, ça, il, il a bossé le sujet, Non, ça, pas du non, tout, pas mais pas je, pas. Sens, je sens que. Tu es mûr, tu es mûr、euh, pour ouais, ça. Ouais, b o faut y aller un moment, faut, faut y aller. Faut y aller, faut y aller. La prochaine en a plein, fois, c'est. Homonyme ou presque, on est p r ê Homonyme ou presque. À une lettre près. Exactement. Ouais. Ah ouais, d'accord.、Euh, voilà, v a n Morrison, je vous rappelle que l'album des s o c k e r Fever est toujours en vente, puisqu'il vient de sortir. Tout à fait. Il s'appelle New Phase. New Phase. i m e s i o n vente. Il faut l'écouter sur internet,、euh, sur YouTube,、euh, regarder les vidéos euh, et euh, partager à ses amis. Et voilà. voilà ce que j'ai fait. J'ai partagé un peu, j'avais la mission et tous ceux à qui j'ai fait passer le CD m'ont dit C'est vachement bien.、Mmh. J'ai eu vachement de C'est vachement bien. Donc c'est vachement bien.、Euh, ça s'appelle Soccer Fever avec donc, des o n c d dates de concert à venir. Tu les rappelles、ouais. peut-être、euh, 25 mars, samedi des forêts. 9 juin,、euh, Château d'Aulbois. Le 2 juin, c'est en train de se caler. Où est-ce que c'est Je ne sais plus, c'est loin.、Euh, l a r i q e Sud. Non,、euh, vers Le Mans. C'est au Bag. Entre le Mans, le Mans et Tours, on m'a dit. Vous、voilà. mettez ça dans votre GPS,、ah. à la bonne date、et、Sinon, il faut aller voir sur le. f Oui. Ce sera marqué à un moment donné.、Oui. Et puis,、euh, puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre cet été À Orléans, je crois, le 21 juillet. Il、enfin, faut que ça se confirme encore. mais ça, Voilà. À Orléans-Houdon Je ne sais plus. a、euh, u、oh. Si, s à l'ancien.、Euh, oh, au la,、euh... Hal. Ah oui,、euh, au truc qui,、euh, Oui, voilà. Je crois. Ils r e p r e n n t des concerts un petit peu. En tout cas.、Euh... Ils vous ont invité. Alors, est-ce qu'ils ont changé la sono un peu le... J'ai failli décéder les oreilles.、Euh, L'acoustique a jamais été extraordinaire.、Ouais, J'espère、euh, que ça va aller.、Ouais. Prenez vos bouchons. Même, mais、euh, je m'avance peut-être un peu. enfin C'est des trucs qui, qui doivent être confirmés. Hein, mais、euh... D'accord. Voilà. Bon, et、eh、bien avec plaisir. Et vraiment, l'album n e w p h a s e encore、voilà. une fois,、ouais. très très bien. Très très bien.、Merci. Et puis le prochain va. Pas tarder. On est en train. On est en train. On est en train. On est、ouais. toujours un peu en train. Toujours, toujours un peu en train.、Euh, voilà, donc ça s'appelle Van Morrison et vous pouvez faire derrière le poste. Ça va marcher très bien. Je vous retrouve la semaine prochaine dans The Rox, 19h, 1h30, 1h37, pour une émission qu'on qualifiera de lambda avec plein de nouveautés. C'est、cool. parti. Van Morrison, ça, c'est quand même un sacré bon choix. Ça.、Ouais. Partido ao Inter é 50-50, quer dizer, porque toda a gente diz, mas o Porto até foi melhor do que o Inter em certos momentos do jogo e até podia ter feito melhor.